Je n'ai gardé que ce doux visage, comme une épave sur le sable mouillé, et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne, et j'ai